à la jeunesse qui nous ont chanté ces deux merveilleux chants. Bon, un particulièrement, c'est celui de la croix. Hop là et Comme je vous l'ai dit ce soir, on va partager ce que des millions de juifs vont faire dans le monde le 7 avril prochain. On appelle ça le repas de Céder. C'est la Pâque. Un jour, une mamie juive dit à l'un de nos missionnaires, lorsqu'elle l'a rencontré dans la rue, celui-ci est en train de distribuer des tracts avec son t-shirt « Juif pour Jésus ». Et lorsqu'elle le rencontre, elle s'arrête, elle bloque, et elle dit euh, « Juif pour Jésus ?» Et pourquoi pas « Végétarien pour la viande » Qu'est-ce que c'est que ce truc Au regard de la plupart des Juifs, Nous ne pouvons, c'est impossible de rester juif et de croire en Jésus. Les rabbins disent que lorsqu'un juif accepte Jésus dans sa vie, il n'est plus juif. Pourtant, nous savons tous que le message de Jésus, c'est un message d'amour, un message de paix, un message d'espoir. Il n'y a rien de négatif dans le message de Jésus. Mais en plus de ça, Si nous découvrons la Bible, nous savons que la Bible est un livre 100% cachère. Il est 100% juif. Les prophètes étaient juifs. Les premiers disciples étaient également juifs. Bon, mis à part Luc. Mais il était docteur quand même. C'était les premiers juifs pour Jésus. J'allais y arriver. Mince, c'était pour pas faire une redondance, mais oui... Jésus également était juif et justement il célébrait chaque année la Pâque. D'ailleurs si vous posez une question à des garçons ou à des filles juives et vous leur demandez c'est qui le héros de la Pâque Ils vous répondront après avoir béni le Seigneur, Moïse, ce qui est vrai, mais c'est pas l'entière vérité. Car si vous posez la même question à des garçons ou à des filles juives connaissant le Messie, ils vous répondront avec assurance Jésus. Et là, j'y arrive. Alors, vous vous demandez, mais qu'est-ce que Jésus vient faire dans la Pâque La Pâque est une fête juive. Elle est consignée dans le livre de l'Exode. Et non seulement, c'est la Pâque est une fête juive, mais Jésus lui-même, il était juif. Et non seulement, il célébrait la Pâque chaque année, lorsqu'il était parmi nous, mais je pense que tous les symboles de la Pâque et l'histoire de la Pâque elle-même s'applique à Jésus. Ce soir, Comme je vous l'ai dit, on va découvrir ensemble le cadre traditionnel de comment nous les juifs et tous les Juifs du monde entier célèbrent le repas de Pâques. Donc tandis que je décrirai le cadre commémoratif de ce repas, ce que j'espère, c'est que vous percevrez comme moi l'illustration de et la vie, l'illustration de la vie et la mission de l'agneau de Dieu venu ôter le péché du monde. Et si vous êtes très attentifs, vous distinguerez trois choses importantes. Vous distinguerez sa mort, sa résurrection, mais également la promesse de son retour. Je vais juste rapidement brancher le, le powerpoint. Comme ça, vous aurez... Ouais, je vais bien faire. Vas-y, On va lire un passage dans Exode 12. On va lire le verset 5 à 8 et ensuite le verset 11 à 15. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant ce repas de Pessah, on a pour habitude de lire l'intégralité du chapitre de l'Exode 12 où on se remémore un peu ce qui s'est passé en Égypte. Donc, Exode 12, verset 5 à 8, je vais juste pointer sur quelques versets. Donc, de 5 à 8 et après, on ira de 11 à 15. Là, justement. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où l'on en mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Verset 11 Quand vous la mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous la mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les promenés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruisent quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant sept jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, et il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Du premier jour au septième jour, sera celui qui mangera, pardonnez-moi, du pain levé, du premier jour au septième jour, celui-ci sera retranché d'Israël. Nous allons faire une deuxième lecture dans l'évangile de Luc au chapitre 22 du verset 7 à 13. Le jour des pains sans levain où l'on devait immoler la Pâque arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, « Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. » Ils partirent et trouvèrent les choses comme il les leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Amen. La première nuit de la Pâque marque le début d'une fête qui s'appelle la fête du pain sans levain. Et cette fête dure sept jours. Car pendant cette, pendant cette période, nous ne mangeons aucune nourriture à base de levain. Pourquoi Parce que dans les Écritures, le levain est fréquemment utilisé comme symbole du péché. Ainsi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une seule petite portion de ce levain était utilisé pour faire fermenter toute une portion de pâte. C'était ce levain qui faisait lever la pâte qui la faisait gonfler de la même manière que le péché nous gonfle d'orgueil. Ainsi, pendant cette période, nous ne mangeons aucun mets à base de levain pour simplement briser le cycle de vie du péché dans nos vies. On fait une dernière lecture. 1 Corinthiens 5, versets 6 à 8. 1 Corinthiens 5, versets 6 à 8. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Amen. Voyez-vous, dans la plupart de nos foyers juifs, la maison va faire l'objet d'un complet nettoyage de printemps on va retirer toute trace de levure dans toute la maison moi je me rappelle que ma ma mère à cette période là on faisait même les tapisseries tellement qu'il fallait que la maison elle soit clean c'était à la maîtresse de mai c'est à la maîtresse de maison où l'on confie cette tâche de, du nettoyage pendant les six semaines avant la pââ Mais avez-vous remarqué un détail Dans l'évangile de Luc, Jésus a dit, non à deux femmes, mais à deux hommes, d'aller préparer la Pâque. La première raison qu'on pourrait trouver, c'est peut-être que simplement, dans la religion juive, l'homme est responsable devant Dieu, non seulement pour la prière, mais également pour la préparation de toute cérémonie. Mais si on y réfléchit un petit peu, Jésus a envoyé deux hommes. Donc cela voudrait dire que ce serait à nous les hommes de faire le ménage complet pendant six semaines à la maison et de nettoyer toute trace de levure. Là je sens un mouvement militant qui se lève. Non, non, non, non, non. Il y a une feinte. Il y a une bonne esquive. Voici la parade. Voyez-vous, nos rabbins, ils ont trouvé une formidable solution pour régler ce problème. Bon, c'est vrai, c'est la maîtresse de maison qui a fait le ménage pendant les six semaines qui ont préparé la Pâque. Elle va nettoyer de fond en congles toute la maison. Du moins, presque toute la maison. Car elle va retirer toutes les traces de levure et c'est une petite portion qu'elle va prendre soin de mettre de côté. Et c'est maintenant à l'homme de les trouver. Pour cela, l'homme va s'équiper d'un équipement, mesdames, messieurs, là je fais mon commercial, qui va bouleverser nos maisons et nos manières de faire le ménage. Le premier instrument qu'il va utiliser, ça va être une serviette. jusque là, ça passe. Deuxième instrument, une plume. Ce pas un Dyson, quoique ça peut être efficace. Et le deuxième instrument, c'est une cuillère de bois. Me voilà maintenant équipé et préparé pour aller à la recherche de ce que l'on appelle le bdo4 Rametz, qui est la recherche du levain. La recherche du levain, comme je vous l'ai dit, elle peut être cachée n'importe où. Elle peut être derrière ma petite télévision 50 pouces, 70 pouces, Elle peut être derrière mon super canapé de 25 places. Elle peut être cachée derrière le frigidaire. Pourquoi pas Mais un vieux dicton dit que si l'homme est à la tête du foyer, là, la femme n'en reste pas le moindre son cou permettant la tête de tourner. Donc pour ne pas offenser son bien cher mari, voyez-vous, la femme a caché la portion de levain au même endroit que l'année avant 2012 que l'année encore avant 2011, en bref, chaque année, elle a planqué au même endroit. Donc le mari n'a plus qu'aller au même endroit où cette portion de levain est cachée et d'une main ferme, il va balayer la miette, les miettes de Bédicat Rametz. Mais voyez-vous, il n'est pas permis à l'homme de toucher le levain. Pourquoi Parce que cela représente le péché. Donc, il va l'envelopper dans la serviette, comme ceci, et de là, il va s'empresser à aller à la synagogue où il y a une grande partie. Tous les hommes de la synagogue sont invités à se retrouver autour d'un grand feu de joie où tous vont se faire un plaisir d'aller jeter leurs petits paquets de levain dans le feu. Une fois qu'il aura fait cela, il pourra rentrer à la maison, retrouver sa bien-aimée ses enfants, et pour assez s'exprimer fièrement. Voilà que j'ai retiré toute trace de levure dans ma maison. C'est pas du grand nettoyage ça franchement. Ça passe. Mais si jamais il y avait un doute, il va rajouter aussi ce ça. Il va il va rajouter aussi ceci. Que toute trace de levain que je n'ai ni vu ni retirée soit rendue comme nulle et non avenue, comme la poussière de la terre. Amen. Le ménage est fait, la maison est purifiée. C'est bon ça. Une fois que la maison, elle est purifiée, ce moment de célébration de la Pâque, c'est une vraie célébration dans nos familles. Et à l'époque, on avait enseigné à nos ancêtres, on l'a vu dans le passage de l'Exode, de manger le repas de la Pâque, la ceinture autour des reins, le bâton à la main, la sandale aux pieds, les sandales aux pieds, prêts pour un départ anticipé. Mais aujourd'hui, on a bien changé. On a des bons canapés. C'est pour ça qu'on a aux deux extrémités de la table des coussins. Comme quand on peut s'asseoir bien confortablement. Mais savez-vous une chose Au Moyen-Orient, seul l'homme libre, l'homme racheté, a le droit de s'asseoir pendant les célébrations. Intéressant, non Comme je vous le disais, le repas de la Pâque, c'est une méga fête. On se retrouve en famille, on est dans la joie et c'est un grand repas qui nous attend. Donc pour cela, le maître de maison va revêtir des habits de cérémonie. Il s'habille dans une tenue, vous pourrait croire c'est un peu top chef. Il va revêtir ce que l'on appelle une tunique blanche. Blanche, pourquoi Parce que ça symbolise la royauté. Là, vous avez Carl de souza c'est notre missionnaire qui est à Montréal et qui est en ce moment en Virginie. Et donc, cette tenue blanche, c'est une espèce de longue robe qui arrive en dessous des genoux. Et habituellement, les, les, les hommes religieux juifs portent une, une kippa. Est-ce que vous savez pourquoi on porte la kippa Nous portons la kippa en signe de respect à l'égard de Dieu. C'est comme quoi il y a, il y a une, un être divin au-dessus de nous. Mais là durant cette soirée qui représente vraiment une célébration le maître de cérémonie va la remplacer par une mitre pourquoi la couleur blanche pourquoi cette tenue parce que le maître de maison va il est comme un roi durant cette soirée là et ses vêtements symbolisent la robe royale et la mitre représente la couronne une fois habillé le maître de cérémonie pourra ou déclarer officiellement le repas ouvert. Nous voici maintenant arrivés au moment de commencer ce qu'on appelle le cédère. Le cédère, c'est un mot hébreu et ça signifie ordre. Parce que la célébration de la Pâque suit un ordre spécifique consigné dans un livre que l'on appelle hop, la Haggadah, que voici. C'est un petit livre qui fait seulement 372 pages et pendant 4 heures on le lit en entier. Et donc chaque chose est consignée dans ce livre et c'est un ordre bien précis qu'on va découvrir ce soir. OK. La maison a été purifiée, le maître de cérémonie est normalement habillé. Moi j'ai eu un petit problème avec le ma tenue qui est resté bloqué, je sais pas où. Donc euh, on n'aura que la diapo. Habituellement, on commence le repas de Cédair par l'allumage des bougies. Et je demandais à à notre sœur, si tu le veux bien. Allez, d'allumer les bougies. C'est tout à fait normal que on confie la tâche à une femme. Pourquoi Parce que cela nous rappelle que le Messie, la lumière du monde, ne viendrait pas de la semence d'un homme mais de celle d'une femme, par la seule volonté de Dieu, comme le prophète Esaïe l'a prédit. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Lumière pour éclairer les gentils, et gloire pour son peuple Israël. Et pour cela, elle va faire une prière. Je t'invite à passer la diapo. Baruchata Adonai Eloenu, Melech Haolam, Achère Kidechanu, Bemizvotov, Petsivanu, ladliquenerchel la Pesard béni soit tu seigneur notre dieu roi de l'univers qui nous sancttifie par tes commandements et qui nous a ordonné d'allumer les bougies de la Pâque amen Merc ma soeur la Pâ juive c'est pas un simple repas c'est pas genre qu'est- ce que tu fais à midi tu viens manger un poulet c'est un vrai repas ça dure quatre heures Pendant ce temps, chaque adulte va remplir quatre coupes qui sont ici et il va les remplir à quatre reprises. C'est très long. Et moi, je me rappelle à cette époque-là, c'était très long. La première coupe, en plus je ne buvais pas d'alcool, la première coupe qu'il va prendre, c'est la coupe de kidouch ou coupe de sanctification. La seconde coupe, c'est la coupe des plaies, en souvenir des plaies qui se sont déversées sur l'Égypte. La troisième coupe, c'est la coupe de rédemption. La coupe de rédemption, ce sera le thème central de cette présentation, mais c'est aussi le thème central du repas de la Pâque que toutes les familles juives vont célébrer. La quatrième coupe, c'est la coupe de Hallel, ou coupe de Louange. Commençons par la première coupe, la coupe de Kidouche. Voyez-vous, cette coupe-là, elle va bénir l'ensemble du service. Et en élevant la coupe de Kidouche, on offre des louanges et des actions de grâce au Dieu Tout-Puissant, Roi de l'univers, qui a créé le fruit de la vigne Baruch ata Adonai, Eloenu, Melech ré amen le service a commencé là on rentre maintenant dans les quatre questions qui va être confiée à la plus jeune personne présente durant ce repas la première question qui va poser c'est celleci manana àla à à lot ce qui signifie pourquoi cette nuit Est-elle si différente de toutes les autres nuits Ceux d'entre nous qui connaissent l'histoire de la Pâque seront obligés de répondre. C'est à cause de ce que le Seigneur fit pour moi quand il me fit sortir d'Égypte. parce qu'il m'a libéré de la maison d'esclavage, qu'il m'a racheté par sa main puissante et de son bras étendu. La rédemption, c'est vraiment le point central de ce repas de Pâque. Mais la Pâque va transmettre un message encore plus important que celui de la rédemption. C'est le moyen utilisé par Dieu pour la rédemption à travers le sacrifice de l'agneau pascal. Mes ancêtres, à cette époque, devaient prendre un agneau sans tache il devait le faire rôtir tout entier en veillant qu'aucun de ces zones soit brisé. Et ensuite... Il devait appliquer le sang dans un ordre précis. Il devait prendre le sang, l'appliquer d'abord sur les linteaux et ensuite sur les poteaux. Il devait prendre le sang, l'appliquer sur les linteaux ainsi que sur les poteaux. Il devait prendre le sang, l'appliquer sur les linteaux ainsi que sur les poteaux. Si vous êtes attentif, la préfiguration de la croix était déjà présente dans ce symbole-là consigné dans l'Exode. On est loin, loin, loin avant la venue de Jésus. Mais ce qui est encore plus fort, c'est grâce à l'obéissance au commandement divin et notre foi en l'efficacité de la provision de Dieu que mes ancêtres ont été épargnés des ravages de la dixième plaie qui s'est abattue sur l'Égypte. Car lorsque l'ange de la mort a vu le sang sur les portes, il est passé pas dessus. Pessah, qui est le mot original de la fête de Pâques. Cela veut dire passer par-dessus. En anglais, Passover. C'est la fête qui va comme c'est la fête qui commémore le moment où la mort est passée par-dessus les maisons des enfants d'Israël grâce au sang, le sang de l'agneau, l'agneau pascal. N'est-ce pas un puissant acte de rédemption Mais il existe également une autre image celle d'un autre agneau, d'un autre sacrifice, celle d'un autre agneau pascal, Jésus le Messie. Car de même qu'aucun de des premiers agneaux que mes ancêtres ont choisis n'ont eu aucun de leurs eaux qui été brisé Jésus lui-même, lorsqu'il est monté sur la croix de Golgotha, aucun de ses eaux n'ont été brisés De la même manière que mes ancêtres ont dû appliquer le sang de la, des agneaux sur les linteaux de leurs portes de la même manière, nous aussi, nous devons appliquer le sang de Jésus sur le linteau de nos cœurs. Et si vous l'avez pas encore fait, je vous encourage à le faire. L'enfant va poser une autre question. Pourquoi cette nuit-là, mangeons-nous seulement du pain sans le vin Alors nous expliquons simplement, c'est parce que mes ancêtres ont dû partir à la hâte n'ont pas eu le temps de laisser la pâte se lever et par conséquent, ils sont partis avec le pain sans levain. Parmi les objets que nous trouvons sur la table de la Pâque, il y a celui-ci. On appelle cela une matsatoche. Cette matsatoche, à l'intérieur, on va retrouver trois plaques de levain. Chacune séparée Là, vous avez la première. Je vous sors la première. La première plaque. Ensuite, on a la deuxième séparée par un linge. On arrive à la deuxième plaque. Pas de OK. Et enfin, une nouvelle un nouveau linge. Et pour vous au fond, je vous montre. Vous avez la troisième plaque. Est-ce que le maître de maison va faire Okay. tu as des maths à l'intérieur tu as la première couche tu as la maths à l'intérieur ici et il y en a trois séparés okay. alors le maître de cérémonie ce qu'il va faire il va prendre celle du milieu il va la mettre à la vue de tous comme ceci il va réciter une bénédiction qui est celle-ci il va la briser en deux comme ceci il va en mettre une partie de côté et celle-ci il va lui donner un nom un peu bizarre est-ce que vous pouvez le dire avec moi Afi, pas africain, afikomène. <rire> ok, merci. Afikomène. C'est bizarre parce que c'est pas un nom hébreu. Afikomène, c'est un nom grec. Et vous, vous savez ce que ça veut dire Ça veut dire celui qui vient plus tard. Intéressant, non Donc, ce qu'on fait, on prend l'afikomène, le maître de cérémonie, et là, moi quand j'étais gamin, c'était le moment qu'on préférait. Pourquoi Parce que afficocomène doit être caché il n'y a que le maître de cérémonie qui sait où c'est caché et il n'y a que à la fin du céder où on doit le retrouver et au moment où on a bien mangé ou c'est bien leeuphorie on est bien excité à peu près deux heures trois quarts on doit retrouver la fillecomène et c'est les enfants qui vont retrouver cette affphicomène donc là vous avez fermé les yeux je vais pas avoir de tricheur et j'ai caché la fillecomène merci. La phycomène, il va rester caché, hors de notre vue, de la même manière qu'il est enterré. L'enfant va poser deux autres questions. Pourquoi les autres soirs mangeons-nous toutes sortes d'herbes et ce soir seulement des herbes amères Et pourquoi nous les trempons dans l'eau salée Nous avons au milieu, c'est la diapo juste avant, ceci. C'est un plateau de cédder et comme vous pouvez le voir je peux toucher là au milieu on a si quon a six compartiments et ces compartiments là c'est pas pour faire des œufs maillots 1 on va mettre j'aime bien ça ça passe bien c'est pas pour faire des œufs maillots mais on va mettre chacun des ingrédients qui sont ici et chaque ingrédient ont une représentation bien précise Elle représente l'image de la rédemption. La première chose que l'on va avoir... Je vais passer. Hop là. On a la chance d'avoir une grande table, donc je bouge pas mal, excusez-moi. La première chose qu'on va avoir, c'est le carpas. On utilise simplement de la laitue ou du persil. Pourquoi on utilise les herbes vertes Parce que simplement, ça représente la vie. Et voyez-vous, nous allons les tremper dans l'eau salée. Pourquoi l'eau salée Parce que l'eau salée évoque les larmes. Ainsi, en trempant le carpas dans l'eau salée comme ceci, cela nous rappelle qu'une vie sans rédemption est une vie noyée de larmes. Et là, on mange une pleine bouchée et je vous ferai grâce. La deuxième chose qu'on va trouver, c'est l'azérette. L'azérette, c'est les racines de l'herbe amère. On utilise simplement un oignon en général. Pourquoi cela Parce que cela nous rappelle l'amertume de la vie, comme elle l'était certainement pour nos ancêtres en Égypte. Le troisième, ça c'est le moment que je préfère. C'est le maror. Le maror, c'est l'herbe amère elle-même. Et voyez-vous, à ce moment-là, je vous rappelle, on est dans une célébration de la Pâque tous ensemble en famille. On est en train de manger autour de la table. Donc chaque fois qu'on voit ces ingrédients, on doit en manger. Ok Quand on arrive à ça, le maror, c'est simplement du réfort fraîchement préparé. Et si vous savez pas ce que c'est que le réfort, c'est fort. Mais est-ce que vous savez ce qui se passe quand vous en mangez Tu pleures. Et là on est tous en train de pleurer au moment où on prend une cuillère pleine de réfort. De la même manière que la zérette, le maror nous rappelle combien une vie sans rédemption est amère vient ensuite ça c'est mon préféré c'est mon petit coup de cœur en plus ça a été préparé avec amour par notre frère bien-aimé c'est le haroset le haroset ça évoque le mortier de nos ancêtres qui a été utilisé pour fabriquer les briques de pharaon et voyez-vous il y a un truc qui est un peu bizarre dans ce truc dans le haroset c'est que c'est de la pomme du miel et du raisin. C'est super doux. Quand tu viens de prendre une cuillère de Maroc, tu es content de prendre au moins trois cuillères de ça. Mais c'est quand même bizarre. Parce que si vous avez été attentif, le 7 ça représente le mortier utilisé pour fabriquer les briques pour Pharaon. Mais c'est quand même un mélange qui est super doux. Pourquoi utiliser un mélange si doux pour un travail aussi laborieux Bien évidemment nos bien-aimés les rabbins ont trouvé la réponse. Voici la réponse qu'ils nous donnent. Le plus dur des labeurs est adouci par la promesse de rédemption. Et là on peut manger une cuillère chacun, même deux trois de à recette. Enfin nous avons également l'avant-dernier, c'est le hag le ragiga. Ha c'est un œuf brun rôti. Cet œuf c'est pas pour faire un œuf de Pâques. OK. Mais c'est le Chagiga, cela nous rappelle le terme qui était désigné à Jérusalem. C'était l'enceinte du temple dans lequel on consommait les sacrifices. Et voyez-vous, le Chagiga, c'est une marque d'affliction pour notre peuple. Pourquoi Il est forme de chagrin parce que ça nous rappelle que le temple a été détruit. est ce qu'on va faire pendant le CDR, le maître de cérémonie, il va le couper en deux, puis couper en fines tranches. Et chacun des convives va le tremper dans l'eau salée qui représente quoi Bien, exactement, les larmes. Non seulement le Khagiga nous rappelle les, les sacrifices qui ne peuvent plus être consommés, mais aussi l'œuf représente le symbole d'une vie nouvelle. Le dernier ingrédient qu'on va trouver, c'est ceci. Le zroar, c'est une pâte d'agneau. Alors, à Pâques, on a l'habitude de dire c'est la fête de l'agneau pascal. Savez-vous que c'est faux Pourquoi Parce que jadis, les agneaux qu'on mangeait, c'était les agneaux qui étaient sacrifiés dans le temple. Mais si vous faites un petit peu d'études biblique vous vous saurez en 70, après Jésus, Le temple a été détruit, l'autel a été détruit. Par conséquent, il n'y a plus de sacrifice. Ça laisse une question en suspens. On a vu le Khadigah, on a vu également le Zroar qui nous rappelle ces sacrifices qui ne peuvent plus être offerts. Mais la question intéressante, c'est en l'absence de temple en l'absence d'autel, en l'absence de sacrifice, la question qui reste en suspens, c'est celle-ci. Comment est-il possible d'expier nos péchés Puisqu'il n'y a plus de temple. La loi de Moïse dit dans le Lévitique que ce n'est que par l'expiation du sang où on peut avoir la rédemption. Le passage, vous l'avez dans Lévitique 17, au verset 11, qui dit la chose suivante, « Car l'âme de la chair est dans le sang, Je voulais donner sur l'hôtel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Intéressant. J'aime bien discuter avec certains théologiens ou d'autres enseignants et des fois on rencontre, vous savez, des cerveaux à cet étage. Vous en connaissez peut-être vous aussi. Et j'aime bien ceux qui sont dans cette pensée-là. Oui, euh, tu comprends. C'était il y a 2000 ans. On n'a plus besoin maintenant d'expier nos péchés. C'était à l'époque, quoi. Tu comprends Maintenant, c'est pas pareil. Ok. Pourquoi la Haggadah, ce livre que l'on doit lire pendant toute la soirée du repas de céder, insiste autant et nous demande de prendre à cœur cette histoire de la Pâque Comme si chacun d'entre nous, on avait été libérer l'egypte pourquoi elle insist autant comme quoi on a besoin de l'ex d'être expié de nos péchés de recevoir la rédemption je pense que nous sommes censés nous approprier l'histoire de la rédemption parce qu'en fait on est tous des pêcheurs et qu'on a besoin de... de chercher une solution mais comment cela est il possible aujourd'hui S'il n'y a plus de sacrifice, s'il n'y a plus d'agneau sacrifié dans le temple. Intéressant. Voyez-vous, il y a 2000 ans, vivait un homme juif qui s'appelait Yohanan. Vous le connaissez mieux sous le nom de Jean le Baptiste. Jean le Baptiste, il faisait un travail merveilleux, il était en train de baptiser des gens dans le Jourdain. Et à un moment, il pose son regard sur un autre homme juif, Jésus. Et là, Il donne cette parole. Voici l'agneau de Dieu venu ôter le péché du monde. Tout simplement, voilà comment on peut remplacer le sacrifice d'une multitude d'agneaux pascal sacrifiés pour l'expiation des péchés d'un peuple, par le sacrifice d'un seul agneau, l'agneau de Dieu. C'est le moment de prendre la seconde coupe, la coupe des plaies. Voyez-vous, à la coupe des plaies, nous dans la culture juive, on a l'habitude dans notre tradition de remplir nos coupes de vin à ras C'est presque limite au moment où tu te la passes, tu t'en mets partout, tu vois. Tellement elle est remplie à la limite de la limite de l'acceptable. Pourquoi on fait ça Parce que quand on se retrouve autour de cette célébration, c'est le summum de la réjouissance. On est tous ensemble en famille pour se rappeler ce que nos ancêtres ont vécu. Mais quand on arrive à cette coupe, on va mettre nos doigts dans la coupe et on va faire tremper des gouttes dans une assiette en symbole des larmes pour nous rappeler ce qui s'est passé en Égypte. On va pleurer, entre guillemets, les pertes et on va exprimer la tristesse face à la destruction de l'Égypte tout entier, face à l'endurcissement de Pharaon. Vous avez les dit: plaies qui se sont abattues. Et si vous regardez, elles sont l'une après l'autre de plus en plus intenses. Et pharaons à plusieurs reprises, jusqu'à arriver à la dixième, il a dit la chose suivante, « Non, je refuse. Non, je ne le laisserai pas partir. Non, c'est mon peuple. Non, non, non, non et non. » Son pays a été détruit. Non seulement son pays a été détruit, mais sa propre maison. Son fils aîné en est mort à cause de l'endurcissement de son cœur. Cette signification de la coupe des plaies, elle représente vraiment quelque chose d'important. À cause de l'endurcissement du cœur d'un homme, tout son pays, sa propre maison a été détruite. Ça nous laisse un peu pensifs, nous aussi, des fois, en tant que chrétiens. Des fois, Dieu, il est là, il nous interpelle sur des, des points particuliers de nos vies. Il rentre dans nos chambres et dit « Tu vois ça, j'aime pas ce DVD. » Ou des fois, le programme que tu regardes à la télévision, il dit « J'aime pas quand tu regardes cette série. » Ou ce livre que tu aimes bien lire, il dit « J'aime pas ce livre. » Puis nous, on est là, on dit « Attends, ça c'est mon petit kiff, c'est à moi. » Ou quand on vit des temps difficiles, on comprend pas pourquoi on les vit. Et au lieu d'accepter la volonté de Dieu on se rebelle. Permettez-moi, bien aimé, de vous donner une petite leçon de sagesse juive. Si Dieu te demande de faire quelque chose, fais-le. Mais comme je vous l'ai dit, la Pâque, c'est une nuit de réjouissance. C'est une nuit d'action de grâce. C'est une nuit de louange Et ce soir... Je peux louer Dieu non seulement parce que l'ange de la mort est passé au-dessus de la maison de mes ancêtres, mais aussi parce qu'il a libéré mes ancêtres du pays d'Égypte, mais surtout, je peux le louer parce que ma foi en Jésus, le Messie d'Israël, j'ai été racheté d'une captivité bien plus grande. Et grâce à lui, je suis passé de la mort à la vie. J'ai mon nom inscrit dans le livre de vie pour l'éternité. Amen à faire une pause. Parce que là normalement à ce moment-là, on amène le couscous, on amène les boulettes, on amène le bon repas et on mange. Donc comme on n'a pas le couscous, on n'a pas les boulettes, je vais vous parler un peu de notre mission Juif pour Jésus. Est-ce que combien de personnes ont déjà entendu parler de Juifs pour Jésus OK. OK. Juifs pour Jésus. Nous existons pour faire de la messianité de Jésus un sujet incontournable pour toutes les communautés juives du monde entier. Comment on fait On va dans la rue, on a des t-shirts j'ai pour Jésus avec des tracts comme on voit sur cette première diapo et on va confronter la communauté juive à l'évangile. On va leur annoncer Jésus. Là vous avez une photo de ce matin à Montréal où on est parti faire une sortie. J'aimerais juste que tu montes l'autre diapo qui va suivre après, où c'est Nathan. Alors, juste, euh, pardon, elle n'est pas au bon endroit. Après, voilà. Vous voyez ce jeune-là, il a 21 ans. Il s'appelle Nathan. J'aimerais que vous priez pour lui. Parce que il cherche une église, il n'arrive pas à trouver. Mais ce qui est merveilleux, c'est que c'est un juif qui a grandi dans un foyer orthodoxe. Et un jour, il a rencontré Carlos de Souza, notre missionnaire à Montréal en train de donner des tracts à la sortie d'un centre commercial. Et quand il l'a vu, il lui fait "Je suis pour Jésus." Mais c'est moi. Je croyais j'étais tout seul. Ce jeune garçon depuis tout petit est attiré par Jésus, mais il a jamais pu l'exprimer parce que nous, les Juifs, on parle pas de Jésus. On, on, on c'est complètement tabou. Et quand tu dis que tu crois en Jésus, vous avez vu mon témoignage et D'autres juifs pourront vous témoigner de ce qui se passe. C'est très difficile. Mais ce jeune-là, quand je l'ai vu ce matin dans les rues de Montréal en train de donner des tracts, mes yeux ont été remplis de larmes, de joie. Parce que je voyais son sourire avec son t-shirt jaune Pikachu en train de donner ses tracts. Et il était dans la joie de vouloir confronter l'Évangile. Et à un moment, il est venu me voir, il me fait, tu sais quoi, j'ai pu partager ma foi avec un, avec un jeune juif orthodoxe qui avait une kippa. Je suis content d'avoir fait ça. Voilà pourquoi on existe. On est là en tant que juif pour faire partager à d'autres juifs que Jésus et le Messie. La photo d'avant, c'était en Israël, où j'ai eu le privilège d'aller en 2010 à Netanyah. Et euh, en Israël, chaque année, on a une campagne d'évangélisation. Cette année, c'est à Haïfa. Moi, quand j'y suis allé en 2010, c'était à Netanyah. Et voyez-vous, on a fait un sondage il y a 6-7 ans de ça, on a envoyé une équipe de... on a embauché des, des personnes qui font des sondages, on les a envoyés dans la rue, et on a posé une question toute simple, qui est pour vous Yeshua Yeshua, je vous rappelle, c'est le nom original araméen de Jésus. Yeshua. Savez-vous que la plupart des Juifs ne connaissent même pas le véritable nom de Jésus Pour eux, c'est Yeshua. Yeshua, qui est sur cette banderole ici, c'est un acronyme que nos rabbins ont diminué de Yeshua et ça veut dire que son nom soit effacé à jamais. Si vous demandez à un juif orthodoxe « Yeshua », il va vous dire « oui, c'est Jésus ». Mais Yeshua, ils connaissent pas. Alors chaque année, on a une campagne qui dit « Yeshua », celui que vous appelez « Yeshua », étant véritable. Le véritablement Yéchoua et en lui on a Yéchoua le salut. Yéchoua que son nom soit effacé à jamais est en véritable Jésus et si et en lui on a le salut. Si vous voulez plus d'informations, la numé numéro est caché composé de numéros. et c'était génial parce que en Israël on élevait la bannière du nom de Jésus tous les matins. On se mettait sur des ponts d'autoroute avec des grandes bannières géantes et on élevait le nom de Jésus. Alors bien évidemment, partager l'évangile avec les juifs, c'est pas toujours facile, mais on a besoin de vous. On a besoin de vous dans la prière. On a besoin de vous aussi financièrement. Mais je crois que on a cette petite carte qui a été donnée sur chacune de vos sièges. Si vous avez à cœur après notre présentation de nous suivre, nous on va être basé sur Paris avec mon épouse Parce que Paris, c'est la deuxième communauté juive la plus importante. Savez-vous que notre missionnaire et notre directeur, Josué Turnil, ça fait dix ans qu'il est tout seul. Ça fait dix ans qu'il prie, qu'il sort dans la rue tout seul pour essayer de trouver des Juifs, pour essayer de avoir une équipe autour de lui. Et béni soit le Seigneur parce qu'on est en train de voir une armée en train de se lever. On est trois nouveaux missionnaires arrivés en France au mois de septembre. Et Dieu est en train de faire une œuvre qui nous dépasse parce qu'on a trois nouveaux candidats qui vont peut-être poser leur candidature avant la fin de l'année. S'il vous plaît, priez pour cette équipe, pour qu'on puisse annoncer l'évangile. Et si vous vous avez à cœur, c'est tout simple. Vous voyez cette petite carte Je vous invite à la prendre avec moi. On va faire un petit jeu. au lieu Pour compenser le couscous boulette qu'on n'a pas. Voyez-vous Vous avez une petite partie détachable. Je vous invite à trois, à la détacher avec moi. 1 attention à un, pas deux deux et demi ou 1 3 1 2 3 je le savais il y a une partie la toute petite partie vous la mettez dans votre bible et il faut que vous mettez aujourd'hui je prierai pour la proclamation de l'évangile prier pour nathan priez pour virgile et pour olivier qui sont deux futurs candidats potentiels pour la mission de jeu pour jésus et quand vous avez votre cul, quand vous retombez sur cette carte dans votre vie, pensez à eux. Cette deuxième partie, si vous avez à cœur de nous suivre dans nos aventures sur Paris, si vous avez à cœur de nous soutenir par quelconque moyen, mais surtout par la prière, vous pouvez remplir ceci et j'aimerais le récupérer à la fin. Comme ça, ce sera notre lien pour pouvoir vous envoyer notre newsletter, notre lettre de nouvelles papiers, une fois par mois et comme ça vous serez au courant de notre travail, de ce que l'on fait. Il y a Nathan, Virgile et Olivier. Pour finir, vous aurez à votre disposition une table de littérature qui est là-bas. Combien de personnes aiment le jazz Combien de personnes aiment le rock roll Ouais, il va falloir qu'on prie pour vous. Non, je plaisante. J'aime le rock aussi. Ce CD-là, c'est notre c'est mon directeur, Josée Turnil, qui l'a fait. C'est un CD en français. Et il est vraiment bon, parce que c'est de la louange messianique, en français et aussi en hébreu. C'est super hétéroclite, parce qu'il y a du jazz, il y a du rock, il y a des musiques traditionnelles juives. C'est vraiment super agréable à écouter. Il est vendu à seulement 20 dollars. Si vous le voulez, il y en a à votre disposition en français, mais aussi en anglais. Vous avez également, en deuxième ressource qu'on met à votre disposition, ceci. Le livre « Yeshua ». Ce livre-là, je vous le recommande parce que c'est vraiment un livre facile à lire, même pour les plus jeunes. Et ça reprend toutes les prophéties de l'Ancien Testament et leur accomplissement dans le nouveau. c'est Vous pouvez même vous en servir comme étude personnelle. Ça se lit comme un petit livre de poche. Ça se lit vraiment très rapidement. Et si vous voulez passer du temps pour approfondir, c'est vraiment... Nous, on étudie ça avec des jeunes convertis ou des personnes ouvertes à partager l'évangile. Enfin, si vous êtes, si il y a une équipe d'évangélisation à l'église, vous avez ceci. question réponses C'est vendu seulement 4 dollars. C'est un peu cher, je trouve, mais c'est une bonne ressource parce que la personne qui, par, qui a participé, c'est Michael Brown, et Michael Brown, c'est un grand théologien qui connaît très, très bien la théologie du judaïsme. Et on a préparé avec lui, en fait, toute une base de données, de questions les plus récurrentes que l'on était confronté dans la rue. Et à partir de là, toutes ces questions-là, on les a étudiées avec lui. Et on a développé un, un, un question-réponse pour vous aider, vous, en tant que chrétien, à pouvoir répondre aux principales objections que les Juifs vont être amenés à vous poser. Et comme je vous le disais, la plupart des juifs qui viennent à Jésus comme les musulmans qui viennent à Jésus, c'est pas le témoignage des chrétiens. Donc ça, c'est une vraie ressource pour vous, pour vous aider à témoigner encore plus et à rentrer plus en profondeur aussi dans la connaissance de la parole de Dieu. Voilà. On a mangé le couscous J'espère que c'était pas trop copieux. On va maintenant retourner à notre repas. Après le repas, vient la troisième coupe. Je vais passer de l'autre côté. La troisième coupe, c'est la coupe de rédemption. Je vous rappelle, c'est le point central de notre message et de la cérémonie ce soir. Mais le service peut pas commencer sans quelque chose. Donc là, je suis grillé parce que c'était marqué, juste repas avant, Il nous faut la fille quand Je sais plus où est-ce qu'il était. Il faut aller chercher maintenant. Donc là, à ce moment-là, moi, ça me rappelle un bon souvenir parce que là, on est... C'est... Les enfants courent partout. Ça... C'est le brouhaha dans la maison. On vient juste de finir de manger. Et faut retrouver la fille quand même. Une fois que le plus jeune va le retrouver... Dans différentes familles soit on va remettre une, un petit billet un petit billet un 5 dollars quelque chose comme ça j'ai vu une vidéo sur youtube on remettait carrément des trophées j'ai trouvé la fille et chaque année il y avait le trophée de la fé donc chaque famille a un peu à sa culture il n'y a pas de règle par rapport à ça mais une fois qu'on a retrouvé ce cet affaffi on va le sortir de son enveloppe le maître de cérémonie va refaire une nouvelle bénédiction Il va le couper en petits morceaux, comme ceci. Il va le boire avec la coupe de rédemption que voici. Est-ce que ça vous semble pas familier cette affaire Je me suis fait griller ou quoi Vous avez trouvé la Sainte Seine c'est l'origine de la Sainte Seine. Les Juifs font la Sainte Seine sans même savoir ce que ça représente. Et ce petit morceau, il est mangé avec la troisième... il est mangé le petit morceau d'Aphicomène, il est mangé avec la troisième coupe... les buts avec la troisième coupe, pardon. De plus, ce qui est fort, c'est que non seulement on voit là ce passage-là de la Sainte Seine, mais voyez-vous, on peut trouver un symbole encore plus évident de Jésus, notre Messie, que dans cette coutume de la ficoème brisée enterrée et ramenée à la vie. Vous vous rappelez la fico la matza, elle doit être sans levain, symbole du péché, matza, symbole d'une nature sans péché. Celle-ci déjà nous parle de Jésus. Je vais prendre la plus grande. Ici, nos rabbins ils ont fixé des règles vraiment précises pour que la Massa, elle soit cachère. Déjà, faut qu'elle soit sans levain. Premier point. Deuxième point, faut qu'elle soit rayée. De la même manière que Jésus a eu son dos rayé par les coups de fouet. Prophétie d'Esaïe 53. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Mais également, si vous êtes attentif, je vais vous le montrer là, Elle doit être percée. Est-ce que vous voyez Elle doit être percée. Nos rabbins demandent que la Massa soit percée. Ça vous rappelle pas la prophétie de Zacharie Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Non seulement je peux voir Jésus, notre Messie, dans cet africomène, brisé, enterré, ramener à la vie, rayer, percer, mais même dans la maths Vous vous rappelez la maths toche, Ce 3 en 1. Alors, tu peux passer à la diapo Encore Encore Yes. Ce 3 en 1. Alors, nos rabbins, ils sont pas très clairs sur l'explication de la maths et Il y a même trois théories d'explication de la matzatoche. La première chose, la plus fréquente, moi en tout cas, c'est celle que j'ai connue, c'est que la matzatoche, elle représente les patriarches. Abraham, Isaac et Jacob. Mais, vous, vous rappelez quel matzah j'ai pris Exact, celle du milieu. Donc, Isaac, brisé, enterré, ramené à la vie, moi je veux bien, mais c'est pas très cohérent. La deuxième théorie, c'est que ça représente les trois classes religieuses. On va avoir les prêtres, les lévites et le peuple d'Israël. Pareil, les lévites, mis à la lumière, brisés, enterrés puis ramenés à la vie. C'est pas très satisfaisant. La troisième théorie, c'est que ça représente les trois courants de les trois couronnes. La couronne de la Torah qui est la loi, la fonction sacerdotale et enfin la couronne de la royauté. Pareillement, l'explication n'est pas très satisfaisante si je prends la fonction sacerdotale, brisée, enterrée, ramener à la vie. Soyons un peu objectifs. En étant tout à fait objectifs, on va chercher une explication vraiment toute simple. On va regarder comment elle est conçue. Pourquoi ne pas accepter simplement la réponse qui est suggérée si clairement dans la conception même de la matzatoche. On a une matzatoche composée de trois couches séparées par un fin linge. Donc, elle forme une unité, même une triunité. En hébreu, le mot qui départ en hébreu de cette triunité, c'est errad. Et ça me rappelle un chant que j'aime beaucoup chanter, c'est celui-ci. « Shema Israël, Adonai Eloheno, Adonai Echad, Adonai Echad, écoute Israël, l'éternel notre Dieu, l'éternel est un. » Le mot utilisé pour un, c'est Echad. Et lors de la Pâque, le maître de cérémonie va retirer la couche du milieu de cette unité Je vous rappelle, cette terrade, elle va être rendue visible alors que les deux autres couches restent cachées. Celle-ci est mise à la lumière, elle va être brisée, enterrée pour être ramenée à la vie. J'aime beaucoup ce passage-là parce que moi aussi ça me fait halluciner quand j'ai vu ça la première fois. Ça me rappelle même les paroles de l'Évangile de Jean. Au pas au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, elle est venue chez les siens. Mais les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Nous autres juifs qui connaissons le Messie, nous savons que l'unité de la masse satoche témoigne de l'unité d'une d'un seul Dieu. Parce que nous croyons en un seul Dieu, mais révélé en trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pourquoi la seule tranche du milieu est-elle brisée, enterrée puis ramenée Moi je pense simplement, et je pense que vous l'avez vu comme moi, que c'est simplement Jésus. Matza, sans le vin, Jésus était sans péché. Brisé, enterré pour être ramené à la vie pour que tout le monde puisse le prendre. Et lorsque Jésus avait dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, et pour nous tous, faites ceci en mémoire de moi. » Et c'est maintenant le moment de prendre la troisième coupe. Voyez-vous, à la Pâque, le fruit de la vigne est toujours rouge. C'est selon nos rabbins pour nous rappeler que le sang précieux du des premiers agneaux de la Pâque, ces agneaux ont été sacrifiés afin que nous soyons rachetés de l'esclavage et de l'asservissement de Pharaon. De la même façon, un autre agneau pascal, Jésus le Messie, a été sacrifié afin de nous racheter, de nous libérer de l'esclavage et de l'asservissement du péché. C'est à propos de cette coupe, la coupe de rédemption, coupe apprise après le dîner, que Jésus le Messie a dit, cette coupe versée pour vous est la nouvelle alliance en mon sang, qui fait référence à la prophétie de Jérémie. Nouvelle alliance que Jérémie nous avait promis parce que l'Éternel déclara « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Judas une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au deux dans deux. » Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. La coupe de rédemption et le morceau brisé sont pris ensemble. Mon agneau pascal, c'est Jésus. Mon agneau pascal, c'est Jésus. On arrive maintenant à l'avant-dernière coupe, la coupe de Hallel. Alors je suis sûr que vous connaissez tous au moins un nom en hébreu Alléluia Qui veut dire Ok. Qui veut dire Dieu soit loué Cette coupe de Hallel ou coupe de louange nous rappelle que cette soirée est aussi un moment de louange et d'action de grâce à Dieu parce que nous avons été libérés de l'esclavage. Mais il y a une dernière coupe que je vous ai pas présenté et je terminerai là-dessus. C'est la coupe de Élie. Élie à Le prophète Élie. Voyez-vous, nous à la maison, moi je me rappelle, on avait pour habitude de préparer une assiette de plus que personne ne touchait. Et également, cette coupe est là pour nous rappeler que le prophète Élie doit revenir. Parce que les Juifs attendent encore le prophète Élie. Mais voyez-vous, Élie est déjà venu. Car si nous observons la prophétie dans Malachie 4, verset 5, Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'éternel arrive, ce jour grand et redoutable. En parlant du prophète Jean, Élie, Jésus a dit que tous les prophètes en effet ainsi que la loi ont mené leur prophétie jusqu'à Jean. Et voici ce que Jésus a dit. Et lui, si vous voulez m'en croire, il est cet Élie qui doit revenir. Matthieu 11, verset 13 à 14 le prophète, le précurseur est venu. Et le Messie aussi est venu. Et voyez-vous, un jour il va revenir. Mais je crois qu'aujourd'hui, on est à, on est vraiment dans les temps où il va revenir. On voit le soleil qui rentre dans des dimensions qui nous dépassent. On voit même la technologie est arrivée à un niveau tellement au top qu'on sait même plus où est-ce qu'on va arriver la puce la marque de la bête va bientôt arriver et on si même on fait attention les même déjà là nos smartphones servent de moyens de paiement tout plein de choses démontrent que on, on est vraiment dans le retour et voyez vous notre désir c'est d'annoncer que Jésus va revenir. Et bien aimé, euh, peut-être laisser la place à Michel. Si tu veux, je te laisse la main peut-être. Je vous remercie.